Tous deux, ils s'endormirent dans le même rêve. Et Charles commença dès lors à jeter quelques roses sur son deuil. Le lendemain matin, Madame Grandet trouva sa fille se promenant, avant le déjeuner, en compagnie de Charles. Le jeune homme était encore triste, comme devait l'être un malheureux descendu, pour ainsi dire, au fond de ses chagrins, et qui, en mesurant la profondeur de l'abîme où il était tombé, avait senti tout le poids de sa vie future. « Mon père ne reviendra que pour le dîner. » dit Eugénie en voyant l'inquiétude peinte sur le visage de sa mère. Il était facile de voir dans les manières, sur la figure d'Eugénie de et dans la singulière douceur que contracta sa voix, une conformité de pensée entre elle et son cousin. Leurs âmes s'étaient ardemment épousées, avant peut-être même d'avoir bien éprouvé la force des sentiments par lesquels ils s'unissaient l'un à l'autre. Charles resta dans la salle et sa mélancolie y fut respectée. Chacune des trois femmes eut à s'occuper. Grandet ayant oublié ses affaires, il vint un assez grand nombre de personnes. Le couvreur, le plombier, le maçon, les terrassiers, le charpentier, des closiers, des fermiers, les uns pour conclure des marchés relatifs à des réparations, les autres pour payer des fermages ou recevoir de l'argent. Madame Grandet et Eugénie furent donc obligées d'aller et de venir, de répondre aux interminables discours des ouvriers et des gens de la campagne. Nanon encaissait les redevances dans sa cuisine. Elle attendait toujours les ordres de son maître pour savoir ce qui devait être gardé pour la maison ou vendu au marché. L'habitude du bonhomme était, comme celle d'un grand nombre de gentilshommes campagnards, de boire son mauvais vin et de manger ses fruits gâtés. Vers cinq heures du soir, Grandet revint d'Angers ayant eu quatorze mille francs de son or, et tenant dans son portefeuille des bons royaux, qui lui portait intérêt jusqu'au jour où il aurait à payer ses rentes. Il avait laissé cornoyer à Angers pour y soigner les chevaux à demi-fourbus et les ramener lentement après les avoir fait reposer. « Je reviens d'Angers, ma femme » dit-il. « J'ai faim !» Nanon lui cria de la cuisine. « Est-ce que vous n'avez rien mangé depuis hier ?»« Rien !» répondit le bonhomme. Nanon apporta de la soupe. Des grassins vint prendre les ordres de son client, au moment où la famille était à table. Le père Grandet n'avait seulement pas vu son neveu. « Mangez tranquillement, Grandet, dit le banquier. Nous causerons. Savez-vous ce que vaut l'or à Angers, où l'on en est venu chercher pour Nantes Je vais en envoyer. »« N'en envoyez pas, répondit le bonhomme. Il y en a déjà suffisamment. Nous sommes trop bons amis pour que je ne vous évite pas une perte de temps. » Mais l'or qui vaut 13 ,50 francs 50 centimes Dites donc valet D'où diable en serait-il venu Je suis allé cette nuit à Angers, lui répondit Grandet à voix basse. Le banquier tressaillit de surprise. Puis une conversation s'établit entre eux d'oreille à oreille, pendant laquelle des Grassins et Grandet regardèrent Charles à plusieurs reprises. Au moment où, sans doute, l'ancien tonnelier dit au banquier de lui acheter cent mille livres de rente, Décrassin laissa de Rechef échapper un geste d'étonnement. « Monsieur Grandet, dit-il à Charles, je pars pour Paris. Et si vous aviez des commissions à me donner Aucune, monsieur, mais je vous remercie, répondit Charles. « Remerciez-le mieux que ça, mon neveu. Monsieur va pour arranger les affaires de la maison Guillaume Grandet. « Y aurait-il donc quelque espoir demanda Charles. « Mais, s'écria le tonnelier avec un orgueil bien joué, n'êtes-vous pas mon neveu Votre honneur est le nôtre. Ne vous nommez-vous pas Grandet ?» Charles se leva, saisit le père Grandet, l'embrassa, pâlit et sortit. Eugénie contemplait son père avec admiration. « Allons, adieu, mon bon Grassins, tout à vous, et emboisez-moi bien ces gens-là. Les deux diplomates se donnèrent une poignée de main. L'ancien tonnelier reconduisit le banquier jusqu'à la porte. Puis, après l'avoir fermé, il revint et dit à Nanon, en se plongeant dans son fauteuil, « Donne-moi du cassis. » Mais, trop ému pour rester en place, il se leva, regarda le portrait de Monsieur de la Bertelière, et se mit à chanter en faisant ce que Nanon appelait des pas de danse. « Dans les gardes françaises, j'avais un bon papa. » Nanon, Madame Grandet Eugénie s'examinèrent mutuellement et en silence. La joie du vigneron les épouvantait toujours quand elle arrivait à son apogée. La soirée fut bientôt finie. D'abord, le père Grandet voulut se coucher de bonne heure. Et lorsqu'il se couchait, chez lui, tout devait dormir, de même que quand Auguste buvait, la Pologne était ivre. Puis Nanon, Charles et Eugénie n'étaient pas moins là que le maître. Quant à Mme Grandet, Elle dormait, mangeait, buvait, marchait, suivant les désirs de son mari. Néanmoins, pendant les deux heures accordées à la digestion, le tonnelier, plus facétieux qu'il ne l'avait jamais été, dit beaucoup de ces apothègmes particuliers dont un seul donnera la mesure de son esprit. Quand il eut avalé son cassis, il regarda le verre. « On n'a pas plutôt mis les lèvres à un verre qu'il est déjà vide. Voilà notre histoire. On ne peut pas être et avoir été. » Les écus ne peuvent pas rouler et rester dans votre bourse, autrement la vie serait trop belle. » Il fut jovial et clément. Lorsque Nanon vint avec son rouet, « Tu dois être lasse, lui dit-il, laisse ton chanvre. »« Ah ben, quiens je m'ennuierais ?» répondit la servante. <rire> « Pauvre Nanon, veux-tu du cassis ?»« Ah, pour du cassis, je dis pas non. Madame le fait bien mieux que les apothicaires. » Celui qu'ils vendaient est de la drogue. « Ils y mettent trop de sucre, ça ne sent plus rien, » dit le bonhomme.